La i c t i n existe pour certaines raisons. Les plus évidentes sont les suivantes. La propagande musicale purement métal, chose qui n'est pas nécessairement disponible sur les radios conventionnelles. Ici, il faut comprendre qu'il s'agit de c f u i 891 FM. La seule radio à vous diffuser, du vrai métal sans compromis. Et ici encore, il faut comprendre que je me fais du capital politique. <rire> Mais bref, les autres raisons sont qu'il est important. De promouvoir la musique sous toutes ses formes et que le métal n'y échappe pas. Que Réanimation vous informe des nouvelles parutions et des spectacles à venir. Que cette émission donne de la visibilité aux formations et artistes de l'underground. Ainsi qu'elle vous prodigue un concept d'animation unique et très peu conventionnel. Mais surtout et par-dessus tout, que moi, le Dr. Payne Pandragon. Je prends totalement mon pied à vous considérer et traiter, vous, misérables auditeurs, ainsi que sinistros, e comme étant de pures aberrations incultes sans futur, issues de la grotesque foire, du ridicule, de la médiocrité. <rire> et malgré tout, je vous aime. Au four avec des oignons. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin trop sentimental et son assistant qui ne comprend jamais rien. Surtout si vous devez prier très très très fort pour ne pas y survivre. Enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are u n d e a d incorporated. Cause Pandragon said so. Go. Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 3 novembre de l'an de Disgrâce 2009, début du mois des morts. Et ce soir, je n'aurais pas pu me débarrasser de ce qui est ce All Dead, All Alive. C'est J'avoue que ça a passé proche pareil. Eh <rire> bien, mon cher, passé proche ne compte pas. <rire> ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas, malheureusement. Tu ne peux pas. Te, tu peux pas、euh... disposer d'un virus tel que moi,、euh, aussi facilement. <rire> si, effectivement, tu te rappelles que Sinistro, c'est de little, in, non, de viral injection. o u i c'est ça, on a t ça.、Euh, je te demande. J'ai rien, j'ai rien, là, comparé à moi,、là. Malheureusement, je dois avouer que <rire> tu as entièrement raison <rire> et que tout, e o r g a n i s m e s a n i t a i r e et de la santé, là, pour、devrait、avoir plus, raison de toi. ça, d e v r a i t plus faire attention à moi que... <rire> Allez, vous f a i r e vacciner contre、oh, Sinistros. Sinistros, s c'est aigu. <rire> je te demanderai pas comment tu vas parce que je sais que t'es mal en p o i n t Oui, ça, je, je suis, suis, suis Sinistros. <rire> <rire> mais、euh, dis-moi, est-ce que tu crois que on, nous allons assister à ta fin à, au cours de l'émission? <rire> tu m'as proposé de me crucifier sur ton route de char tantôt. Fait qu'on verra bien. Là. <rire> C'est parce que ça pourrait être une première. Un、ah oui, co-animateur qui meurt live qui meurt là, dans u émission.、Oui. Je ne dis pas dans une émission comme Bon Dimanche, avec Ren de m a l o ça aura moins d'impact, mais il sert a n i m a t i o n ça f i l t r a i dans le dalle. Il pourrait peut-être devenir Résurrectum Mané. Peut-être.、Mm. C'est à voir. <rire>、euh, bon, ben、euh, c'est une courte une courte、euh, initiation à cette émission. Ouais, avec l'habitude, c'est à la seule, seule tour de l'émission, c'est fini, fini. Tu m'enlèves les mots d e b r a mignon, ça va. C'était la seule unique pièce de l'émission qui portait le titre de A Million Lies. <rire> Avez-vous compris, jeune ou. A Million Lies, qui est une demande spéciale de John s o p p e r qui est une pièce interprétée par Misery Love Company, qui est parée sur l'album Not Like Them en 1997. Une formation qui comporte deux membres, qui sont u n bras frère, gauche, et un bras droite.、Euh, je dirais peut-être plus,、euh, Un hémisphère gauche, un hémisphère okay, droit.、Bon. Mais、euh, deux membres qui sont passablement tordus, qui n'affichent pas. là, c'est pas, pas... Ils ont pas l'air de Rob Zombie, disons. là. Ils ont l'air tout à fait normaux. Mais en fait, une gang une, donneuse, cette、euh... façade <rire> cache、euh, un immense tourment, mais、euh, mm -hmm. très bonne musique en général.、Euh, bon, cette courte pause, publi pas publicitaire, mais musicale que nous venons d'avoir, et pour la seule e unique raison que ce s o i r nous avons une émission qui est très chargée.、Euh, De presque dans le nez de Sinistro, se p r é s e n t e m v o u o u i e c'est t r <rire> a v n t o Non, mais bon,、euh, ceux d'entre vous qui auront、euh, consulté le site de Sifu, vous aurez peut-être vu、euh, que cette semaine, nous présentons、euh, des pièces du nouveau Slayer World p a i n t e d Blood qui paraissait aujourd'hui même et ainsi que quelques pièces aussi du t o u t nouveau Nile qui porte le nom d'Oz. s Whom the gods detest, qui paraissait, paraissait aujourd'hui aussi. Comme Slayer, Seigneur, c'est ça. <coughs> et cela m'amène à vous dire que Slayer, en fait, je ne sais pas si c'est sur un ensemble de s e s dates de tournée, mais du moins, pour.、Euh, Le cordon... carnage、euh, des canadien, s il est reporté. Il est reporté,、ouais. puisque Tom Araya se serait blessé au dos et a été opéré, hein,、ouais. ça, je crois que c'était hier. Quelque chose comme ça.、Là. Donc,、euh, son médecin lui a dit Tom, ne joue pas de basse. C'est ça, Tom, je suis ton père. Mais semble-t-il que, par contre, les billets seront toujours honorés à une date. Oui,、oh、oui, oui.、Euh, C'est ce que j'ai cru voir sur, sur le net ce matin ou hier, je pense. Donc, effectivement, le spectacle de Slayer est remis à une date、euh, qui est encore inconnue. Puis, Megadeth ennuie le tour aux autres aussi. Eh bien, par la force oui, des choses.、Oui. On... <coughs> Donc, c'est un peu le même principe que, c'est peut-être une mode parce que le week-end dernier à d r u m m o n d v i l l e c'était,、euh, Cataclysm. Ah. Oui. Et. Ils étaient accompagnés, entre autres, de formation Pténébris. Puis ont annulé?、Euh, Cataclysm se serait présenté dans l'après-midi, mais ne serait pas revenu pour le spectacle. Oups. Donc,、euh, Nous autres, on a. Je t'avais parlé peut-être d'aller faire un tour là, mais finalement, ça donne ni de ton côté, ben, ni de ton Ben, c'est pour ça que tu é t a s en maudit après nous autres. Ben,、bon, c'est ça, ils se sont <rire> vengés. Non, mais écoute, on s'entend-tu qu quelque part? j a i m e r a i s m é voir obtenir le、ah, ouais, souci, mais bon, ça aurait été pas, je te le montais sans cataclysme, voilà. Euh, donc, euh, Sinistros, euh, je vais parler de mon petit spécial, film d'horreur que je me suis fait taper cette semaine. En fait, le week-end d e o r r e u r Tu t'es fait taper des films d'horreur? <rire> je me suis fait taper des films d'horreur. <rire> Pour l'occasion, étant donné que c é t a t l'Halloween, et j'en reparlerai, j'ai vu des choses assez intéressantes. Mais nous allons débuter, bon, en fait, oui, c'est le cas de le dire, débuter proprement dit avec tes choix musicaux. Mes choix musicaux,、euh, j'ai choisi des choix musicaux, finalement. Bon, ben, parfait, on y va. On <rire>、ah, y va.、Euh, on va commencer par、euh, le, le, le, le projet solo de Abbott de Immortal,、mm -hmm. qui s'appelle I, avec la pièce Warriors. C'est tiré de l'album Between the Two Worlds, paru en 2006. Alors, allons-y. Go! Études, études, études. Job, job, job. Il me semble que je suis dû pour me changer les idées. Amène ta gang, amène tes amis et viens vivre l'excellence. Viens vivre l'expérience patriote. Vendredi 6 novembre, les Patriotes hockey affrontent Queens à l'Arena Claude Mongrain à 19h15. Samedi 7 novembre, les Patriotes sont les hôtes de la deuxième Coupe universitaire de natation au caps de l'UQTR dès 13h. De plus, il n'y a rien à payer. La mission est gratuite au Parti des Patriotes pour les étudiants de l'UQTR. UQTR.ca, patriote. Elle est de retour et elle n'est pas contente avec son championnat de jam débile enregistré au Café Carrosse. Et... Ma tante f r è r e comment? Les championnats de jam d é Bill de Madon Frac, tous les samedis、hey! à 13h, sur les ondes de s e p u 891 Les 13 et 14 novembre prochains, la bâtisse industrielle, Bois-Rivière Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, La p u c e Rock et s e p u 891 présentent Bois-Rivière Metal Fest, 9e édition. 14 clubs sur 2 who are met on g h e death, the Black d e l i a murder, beneath the massacre, c o v e t i s unexpected, toxic holocaust and suffocation. <laughs> ピアー・ウォン・チ・エ・ミュー・セ・ギ・ダニエル・コテオー・カリマソン・エ・オー・トゥ・トゥ・ロワー・ポッション・エ・トゥ・コン・トゥ・コン・オー・コン・トゥ・コン・オー・コン・オー・コン・ドゥ・コン・ドゥ・コ e ドゥ・コ t ドゥ・コン・ドゥ・コン・ドゥ・ア・ミー・グ Is dead, long live to Pandragon. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça q u i l d i t Tu te débarrasseras pas de m o i n de c r i s e Ah, r e garde, je vais trouve, sûrement trouver un moyen, à mon avis. Non, oui, je sais. n o i e pas que. Hey, t e m b a r q u é avec moi, toi, pour aller voir ce Clean p s p p y Ben oui, genre, tu vas me perdre ça, ou e s t une c a t t e Et voilà! o u v r t u r e Non, ben au moins, il faut admettre que t'es légèrement perspicace. <rire> c'est pas pire, je trouve qu'il a i l a r r t de bus. Euh, ouais, mais si je t'abandonnais, genre dans Oshlaga. <rire> ben, c'est pas si pire que ça, là. Ben, c e s t pas, là, mais pis que je mettrais dans ton dos à. <rire> tant, tant que tu m'abandonnes pas dans le village tout seul, ça <rire> va être correct, là. <rire> ouais, dans le village avec un écriteau dans le dos qui est m a r q u é Bust my ass! i t me, i t me, i t me here! <rire> OK. Bon, on vient d'écouter quoi, nous autres, là? <coughs> on vient d'entendre Life Lover avec la pièce Android e r sur l'album Decadence, paru en 2009. Oui, c'est une formation qui est particulière, mais que j'aime bien, moi. Ben, c'est spécial.、T'sais, on dirait que c'est le mélange black metal avec、euh, l'alternative des années 80, mais、ouais. avec un côté très torturé, là.、Mm -hmm. euh, tout à fait. Je pense que Nioh, il est peut-être d é p r e s s i f un petit peu. Ben, moi, il m'apparaît tout à fait sain d'esprit. C'est probablement、oh, toi、ouais, qui le vois、ouais. comme d é p r é c i s OK, c'est parce que. Parce que Peut-être que j'ai la grippe aussi, c'est p o u r ça. Oui, tu sais, le cerveau pris dans les muqueuses.、Euh, les muqueuses <rire> <qui rire> étaient... <rire> sont pris dans le cerveau.、Ouais. C'est bon, c'est peut-être <rire> ça. <rire>、euh, tout juste avant, on a eu la formation québécoise, d e Sire, avec、euh, Laïc et Souverain, p a r u sur l'album Résistance, parue n 2009. Album qui fait intéressant et 100% francophone. Mais fait intéressant, pas pour toi. là. Ben, là, regarde, donc, j ai j ai、ah, Ben Tu sais que j'ai une dent contre ça. Mais pas une dent, mais. c、est... Enlève s t ton dent, tu k i e s ça va ê t Écoute, alors, il faut, faut que je te dise de quoi, toi. Je sais pas, là, tu sais, quand on. En fait, avant l'émission, tout à l'heure, on a rencontré notre confrère Serge de Roque-Révélé qui nous parlait de, de l'importance de la vaccination contre la grippe. Ben oui. p u moi, j'en ai fait un overdose d'entendre ça. Un p e t i t p e u pas mal. Surtout de voir le monde un peu débile, là, c'est sûr. Ben, je peux-tu te dire sur quoi d'autre j'ai fait un overdose pas plus tard qu'après-midi? Quoi donc? Sur les s a c r a m e n t s de Metallica. n o n mais est... ça se peut-tu, le show, il est fini. Il est passé à Québec, là. Est ah, il est-tu passé? c'est la fin de semaine.、Euh... Seigneur. On écoute les nouvelles, c'est frayant. Ils arrêtent pas d'en parler. i l f a u t encore des s p é c i a l s des spéciaux de Metallica sans arrêt. Metallica ici, Metallica. là. Ben oui, là. mais c'est les albums se vendent pas. Ben oui, mais c'est une raison. S'ils se vendent pas, c'est parce que c'est pas bon. Ben oui, c'est ça. T'as tout compris? Mais pourquoi c'est v r a i qu'on n'arrête pas de parler de métal? Je dis pas, tu fais la promo d'un spectacle, ils s'en viennent dans ta ville. C'est normal que t'en parles. Mais là,、ils、ça fait. Parties, sont ils sont partis, ils sont partis. Ils sont partis, ils t f i n i、mmh. s Voyons-le! OK, monter de lait, terminé, vas-y. Bon, ben, on ne met plus de métallica pour le restant de l'année. On peut se permettre d'en mettre tant que ça ne va pas plus haut que. que Master of Puppets. Master of Puppets. OK, t'as raison.、Ouais. Bon, <rire> qu'est-ce q que, u i l y a? Avant la pause, on a eu finalement. <rire> on a eu une écrophagie avec la pièce dette. Dead Skin Slave, paru sur l'album Orvest Rituval, volume 1, paru en 2005. C'est écrit ce moment-là qu'il ressort un autre, aux autres-là, parce que là, là, il me semble que 2005, c'est loin un petit peu.、Là. Il me semble que t'avais l a i décidé quand t'as dit ça, o u i il me semble que oui. <rire> <laughs> il f a l l a que ce soit d é c i n g On a eu、euh, 21 Lucifers avec la pièce Despair, une petite tune instrumentale, paru sur l'album In the Name of. qui Trois petits points. C'est、ouais, dur à deviner. Dis-les pas. <rire> OK. 2006,、euh, et on a eu la formation d e a b b o t t、euh, qui s'appelle I. a b b o t t qui est le chanteur de Immortal, avec la pièce Warriors, parue sur l'album Between Two Worlds, parue en 2006 également.、Mais、c é t a i t pas mal a un festival 2006, ton affaire Ben oui, mais gage r un festival 2009 après. Ben oui, a r d o n s ça, toi. C'est bon, c'est bon. Ben, hein. On essaie des idées, toi. Eh oui. Il、hey, faut que je, te, que je vous parle de. Je me suis payé un petit spécial, films d'horreur, évidemment. Tu m'as dit que, que tu t a s fait taper des films d'horreur. Je me suis fait taper dessus par des films d'horreur.、Ouais. Ben, <rire> C'était quasiment ça, à un moment donné.、Euh, je me suis fait le un petit. l e DVD. Toc, toc, toc. e a i t je s un en particulier. Non, c'était、euh, l'Halloween, samedi soir, et puis j'ai décidé. Bon, ben. Ça donne à rien que j'aille la passer, parce que, anyway.、Euh, T'aurais pas peur à tout le monde. Ben, si je n'aurais pas eu de bonbon, tu sais, bon. Fait、bon, que、bon. je me suis、pas、dit. Moi, là, t r a n q u i l l e m e n t chez vous. Là, t'es trop laid ou. Si tu s un vrai déguisement, là, tu tombes en morceaux. Puis c'est, non, c'est vrai, madame, je suis mort.、Euh, je suis même dans le vrai vieux <rire> C'est pour me déguiser, o、oui, u il n'y aura plus que je fasse l'inverse, tu sais, bon. Donc, j'ai décidé de me taper quelques films d'horreur en, en rafale. et Ça, sur une période je te dirais une dizaine d'heures. 6 m o i a i t j'étais vraiment. Je ne sais pas comment j'ai fait, là, parce que, sincèrement, l'un après l'autre, talk, talk, talk. Au talk, bout puis, du deuxième, j'étais caché en dessous du divan. Mais... Ben, ils jouaient, le bâtiment, <rire> é t a i s plus dans la même pièce. <rire> non, J'ai renoué avec des films super intéressants. <rire> je dois dire que j'ai、euh, réécouté le, le premier acte de Halloween repris par Rob Zombie, qui est paru il y a deux ans. Et puis,、euh, je l'avais découvert, ce film-là. Je l'avais trouvé assez ordinaire, voire pas bon. f i n a l e m e n t c'est pas pire. C'est、ouais, du Rob Zombie, puis c'est pas r e posant p o u r moment. C'est assez tordu. Mais j'ai écouté quelque chose. Je ne sais pas si tu, si tu connais、euh, Sinistros. Encore une encore fois, la fantôme. C'est incroyable. Ben, les, les, le studio est hanté depuis t a n t l'heure que les micros bougent tout seul. Il y, se y a quelqu'un que nous autres dans le studio, c'est sûr. s、ah, t vrai que les micros se promènent. C'est très surprenant de voir les micros bouger <coughs> subitement comme ça. C'est hanté. <coughs> Ben là, c'est ça.、Bon, c'est pas en I, c'est en T. Oui, a s c'est ça. Donc,、euh, j'ai écouté. Connais-tu la série? C'est une série télévisée, je pense que deux saisons de fête Masters of Horror. Non. C'est des courts-métrages, je te dirais, de pratiquement une heure qui ont été faits par des réalisateurs comme、euh, John Carpenter, qui avait fait Halloween.、Okay. C'est des réalisateurs d'horreur qui o n t une certaine réputation. Entre autres, t a k a s h i Mike, qui est un réalisateur japonais qui est vraiment, là, pervers, comme ça se peut pas. Quoi, ces films sont tellement trop que moi-même, je suis pas s C'est trop. C'est trop, c'est trop. Mais, j'ai écouté <coughs> un court ben, c o u r t m é t r a g e c'est un épisode d'une heure qui s'appelle Dance of the Dead, qui est réalisé par t o m Hooper, qui a fait Massacre à la tronçonneuse, l'original,、bon, et ainsi de suite. Ils font de m o n t s e r r a plein de films. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi tordu que ça. C'est incroyable. Si tu veux te péter 57 minutes de, de décadence gothique, industrielle, appelle ça comme tu le voudras, il faut que tu vois la séquence. Dance of the Dead, où l'histoire tourne autour d'un tenancier qui, qui, qui,、euh, qui est joué par Robert e n g l u n d qui faisait Freddy、oui, Krueger,、oui. qui est un maître de cérémonie dans un club gothique industriel, très underground, très, très underground, et qui, le clou de son, spe de son spectacle à chaque soir, à chaque soirée, mais en fait, mais il en fait même le jour, là, est de prendre des d e s gens qui sont morts, qui l o n t r é animé, mais qui sont à l'état vraiment, tu sais, catavérique, animé, pis u de les faire danser sur la scène en les électrocutant. Yeah. C'est assez, ben, évidemment, ils en rumeurent tous, là.、Euh, c'est assez débile. Pis u bon, c e s toute t une histoire, là. C'est dans une espèce d'Amérique post-apocalyptique, là.、Euh, Dance of the Dead de Tom Bopper. C'est quelque chose qu'il faut absolument voir si vous êtes des gens qui ont moindrement envie d'avoir des sensations un peu plus fortes que. En r è g e tu me fais la peur. Que. Comment ça s'appelle déjà les superbes émissions l Occupation double. Pénétration double. Ils doivent s'en <rire> passer les <rire> Des vertes puis des p a m m u l e s Ouais, ben, je te dirais que ça ne tardera pas aux vertes ni aux p a m m u l e s Non. Ceci étant dit, le Trois-Rivières Metal Fest 2009, 9e édition, tiendra, se, tiendra,、euh, se tiendra en place.、T'sais? Se tiendra en place,、ouais. c'est bon.、Euh, aura lieu, tiens, voilà. Vendredi 13 novembre et samedi 14 novembre prochain, c'est-à-dire que ce n'est pas ce week-end-ci, mais bien le prochain.、Hein. Et vous pourrez voir, entre autres, le vendredi, Slowdream, Aternam, Fuck the Facts, a Perfect Murder, Unexpected Corvettis et.、Hey. Hey. Ça, ça j'ai bien envie de voir. Bon, ça y est, écran, <rire> écran, écran de o i x Et tant qu'au samedi 14 novembre, Cryptic Halling, Vatican, Necronomicon, Blinded by Fate, Toxic Holocaust, Beneath Massacre et The Black d a h l i a m u r d e r On dirait quasiment que t as appris le line-up par cœur, finalement. Ben, sais-tu, je t'ai découvert,、euh, je me pratique à tous les jours. e、euh, t pour avoir accès à ces spectacles, voici comment faire. Vous, Vous... faites à rien. Vous sortez 25 de votre poche pour assister à un des soirs. C'est bien important de sortir de chez vous puis d'aller sur les lieux du spectacle avec votre 25 Ben, ça, c'est la première chose. Bon, on、ouais. présume tout ce que tout le monde a. c'est sûr que s t c qu'il faut faire. Ben, s t sûr q u c e s qu'il f e sors 25 de tes poches puis tu restes assis chez vous, tu feras pas grand chose dans ta soirée. Mais si t'avais fermé ta trappe, peut-être que t'aurais <rire> compris la suite de mon histoire. Vous sortez 25 de votre poche et vous l'assistez à un seul des deux, deux soirs ou 40 pour le forfait. Deux soirs, vous vous rendez aux endroits prescrits pour vous les procurer. C'est maudit. p Il y a un marde-là. Puis ça, ben, je peux vous dire que ça doit être dans le coin de. Quelque part.、Mmh, ouais. C'est en plein. Page、là. blanche. C'est là. Page blanche. Je le sais-tu, moi, c'est vous. b e n évidemment, vous u v les avoir via PayPal sur le, le site de t r o i s v i m e t a l c o m Vous u v les avoir, je pense, Vision Rock à Québec, Musique Daniel Côté. Euh, Parce q l e m e n t d n profusion à Montréal, j'imagine.、Euh, euh, probablement. Je ne sais pas si la puce rock ici ou le colimaçon sont, sont dépositeurs de billets, mais ils sont collaborateurs au spectacle. Bon, bref,、euh, donc, je vais mener mes affaires. puis je vais laisser <rire> mêle, les gens... je m è l e m o i donc tes affaires. Oui, puis je vais laisser les gens faire leurs propres recherches. Donc, c'est 25 par soir, 40 pour、euh, le forfait deux soirs quand c'était limité. Les portes ouvrent à 17 les spectacles débutent les deux soirs à 18 $30. Ceci étant dit. Euh, jeudi le 19 novembre au Nord-Ouest Café, c'est Hopeless Nation, Solid c r e s s Eclipse, Prophecy et String Empire. Tout un line-up assez bizarre. Ben oui, h n T'en f a i r e un show、euh, pour tous les goûts, hein.、Ah, ben c'est ça. Metalcore avec、euh, du, un peu de black, avec un peu de power, pis ah, ok, c'est beau. Bon, écoute. c'est jeudi 19 novembre, c'est à 21h, les portes ouvrent à 20h, il en coûte 10 dollars, c'est 18 ans et plus puisque c'est dans une débit de boisson. euh, r o c k e f é l e Stage, vendredi 4 décembre, Neurexis, The Last Felony Unfallen et Troll Ames, c'est à 19h30, c'est pour tous, il en coûte 10 dollars, et、euh, justement. Parce que Jeff sera avec nous la semaine prochaine pour un spécial Metal Fest. Jeff、euh, sera avec、euh, son, sa formation Fuck the Middle East, un, un tribute à SOD, a n c o m p a g n i e de Under the Grave, a n d i s n e y et Monong s e r g i Je ne laisse pas mon siège, bon. Ça sera l'autre bout.、Là. Oui, ça sera l'autre bout. <rire> la diva vient de parler. C'est samedi 5 décembre à 19h30, c'est 15$. C'est pour tous. Si vous voulez tous les détails, rendez-vous sur le 3 v m e t a l c o m That's, it, that's all.、Euh, mais fin, non, on garde q u o n Si tu n'as pas la tête, tu resteras fi, assis là. Finito. f i Normalement, i tu devrais espérer être assis à ma droite, mais tu vas toujours rester à ma gauche. Ben oui, mais là, ce s t pas ma faute. Il y a un mur de patente à gosse à ta douette. <rire> un paquet de pitons après ça en plus. Oui, à quoi ça sert de près, toi? Ben, il y en a un qui est défectueux déjà. Je ne sais pas ce que tu y as fait. j'ai à peine regardé. Hop, t'as e n c a é Et voilà. Donc, maintenant, nous entrons dans. L'air de glace. J'aurais dit dans un des vifs du sujet de ce soir, mais à l'heure o u il est rendu présentement. Ça d a i t être un vif de. Il ne f a u d r a i s pas l'entrecouper d'une pause publicitaire. Il est q u à l heure? 53. Ben, Pause tout de suite, puis. Ouais. Ben Là, on peut placoter encore deux petites minutes, puis tu poses après. Mais là, si tu n'as rien à dire, on p e u t faire p i <rire> Ceci est une émission préenregistrée. Ben, écoute, je sais pas. Non, non, on commence ça tout de suite. Right now. OK. Ah, ben, moi j'ai une idée. Passe pas de pub. Ah, ben, je passerai après. OK. Let's go. Donc, pour les 16 prochaines 10, 16 minutes et 10 secondes à venir, nous allons faire une incursion dans le tout nouveau Slayer World p a i n t e d Blood. C'est un très bon album. On s'en reparle immédiatement après ces 4 pièces. Ben, faut qu'on s'en reparle en plus. Ben, moi je vais t'en parler. OK, c'est bon. Go.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 Deux heures de u heures x de d'information, culture, de sport et de divertissement, tout ça agrémenté des palmarès de Sifu. La p i l u l e du lendemain, c'est du lundi au jeudi, de 7 h à 9 h. La p i l u l e du lendemain est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. La p i l u l e du lendemain, c'est l'ultime remède. 13 et 14 novembre prochain、ラバティ t industrielle、Boire-Rivière Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, La p u s s e Rock et CFOU89FOP, présenteBoire-Rivière Metal Fest, 9e édition。14 groupes sur 2 j o u e r mettant en vedette The Black Delia the Murder, Beneath the Massacre, Co-Badist, Unexpected, Toxic Holocaust a Suffocation. ピーアン・ i ォン・ e s ミイク・ダニエル・コティ、オカリマソン et オー・ト o ロワー・リヴィア・メタル・ポン・コム、オー・コウドゥ・ドゥ・フォー・アン・ソーラー、オー・カリマソン・オー・カリマソン・オー・カリマソン・オー・カリマソン・オー・カリマソン・オー・コウドゥ・コウドゥ・コウドゥ・コウドゥ・ミー・リヴィア・レッドゥ・レッドゥ。 que La pensée se fait dans la bouche. Étale mixte. Musique en marge, propos sur l'art, humeur. Avec Sébastien Dulude, tous les mardis, 18h. C'est fou 89.1. C'est fou d'un. On c h a n t 89. 1 1 1 1. Hey, c'est fou du Slayer. C'est encore Slayer, là. Ah oui, c e s Slayer. Mais ça, ils viennent de changer. C'est ça qu'on disait, les musiciens, plus ils vieillissent, plus ils allègent. <rires> non, c'est parce qu Sinistra, moins une discussion que Sinistro c et s moi n s d i s c u s s i o n s du poids des guitares. Effectivement, certaines guitares se prêtent mieux à jouer du métal que d'autres.、Euh, le... On se prête bien à jouer du métal, là, par contre, on a p p e l l e la douleur lombaire. Oui, c'est ça, c'est ç a C'est b a Mais bon, bref, nous disions que,、euh, on remarque que parfois, certains guitaristes, en vieillissant, prenant de l'âge, ont tendance à s'alléger de leur instrument. Quand Ils le là... f é l i s i t e n t par le o u t de la flûte à b e c Effectivement. <rire> <rire> ben, Jeff Hammond j o u e avec une Les Paul, <rire> au début Slayer, et maintenant, il joue avec une ESP. Oui, c'est、euh, ça. Beaucoup plus légère.、Bon. Légère. -te. Légère. -te. <rire> légère. -te. Mais c'est pas le cul. Ça, c'est pas du français, ça. On dit légère. Ça se dit pas légère? Non, pas vraiment. Je vais aller voir sur Internet o u i Oui, mais il ne faut pas c r o i r tout ce qui est écrit sur Internet. Il ne faut peut-être pas que je croie tout ce que tu dis non, non plus. Non, mais là, je p r e n d s pas mal sûr de ça. p u i plus, plus légère. Un... Plus légère. Légère.、Euh, légère, légère ça e x i s t e pas. Ça, se dit mal. Non, ça se dit pas, légère. Mais ça se dit mieux, je trouve. Oui, peut-être. Je c o n t i n u e mais... à dire légère. <rire>、euh, on vient d a t t e n d r e quatre pièces issues du tout, de tout dernier Slayer. En fait, il sort de la presse à peine.、Là. Je me suis même pratiquement brûlé les doigts en le mettant dans le lecteur tout à l'heure. L'asset de Joe w i l k i s t a fondu. Ben non, il, il est en <rire> vinyle.、Okay. C'est pour ça que j'ai de la misère à l e rater. <rire> 180、euh... grammes, le vinyle. Non, ben Blagapark va être disponible. Oui.、Hein. Il l'est d'ailleurs, je <rire> pense. Oui, oui, oui, il est disponible.、Euh, L'album étant World Painted Blood, qui est paru aujourd'hui même. Euh, on a entendu, dans le... Presque d e s o r d r e o u i s si on veut, en fait, la dernière pièce qu'on vient d'entendre est en Beauty Through Harder. Juste auparavant, nous avions Snuff. Tu sais ce que c'est que les Snuff? Snuff, oui, Snuff, oui. Ce sont des films pour, pour les intéressés qui ne seraient pas au courant. Ce sont des films qui sont tout à fait illégales dans lesquels, normalement, on assiste à un meurtre en direct et p r é c é d é souvent par des viols, des choses、oui. comme ça. i oui. Il y des très courts-métrages, là, qui sont...、Ouais, c'est un film d'horreur,、euh... De, d u horror porn, mais ré, e l Réal, s t des, des. courts-métrages de 10-15 minutes, là. <coughs>、euh, juste après, nous avions Unit 731 et nous avons ouvert avec l'album, l'album, pardon, la pièce éponyme du même titre, w o r l Painted Blood. Quatre pièces. Ben, évidemment, on aurait pu se taper l'album en entier, mais c'est parce qu'on a autre chose à présenter.、Bien、Donc, sûr,、euh, mais c'est un très bon album. Si vous voulez aller voir la revue que j'en ai fait sur réanimationad.com à la section musique, je l'ai coté 10 sur 10. Ce que je fais très rarement. Je fais très rarement parce que je ne considère que très rarement, effectivement, que des albums se voient atteindre pratiquement la perfection. s e n t e n t que Slayer n'est pas parfait.、Euh, il n'est pas très,、euh, je dirais, innovateur, mais il est 100% pure qualité dans ce que Slayer font. C'est pour ça que je lui ai donné 10. Euh, ben, 10 p s t r e s ok, c'est bon. Je v o donne un indice, parmi vos b o î t e Je v o donne indice, donnez-moi l'album. Au lieu de p a y é r 14,90$. Moi, c'est ça. Je vous donne indice, ton... <rire> donne-moi ton 10. Me、hey, oh. <rire> donne z indice de moins 20$. <rire> bon, c'est s étendu. Tu vas t u former ta trappe, toi. Ben oui, ben oui, je t'avais. Je peux te rendre ça tout de suite, là. Euh, le、euh, piton. C'est un malaig avec des pitons, quoi, qui s'en m a le t o u Je vais t'expliquer, ça, là, il sert à. <rire> <Shut your mouth. rire> shot, you move. C'est un shot, you move. <rire> c'est un malaig marqué... b u r t o n C'est un piton, c'est marqué ta gueule, c'est une stroke, <rire> tu pisses dessus. Non, mais c'est une m é t h a l i t é non, présent. Ceci étant dit, comme je l'ai dit, 22h17, ou si je ne l'ai pas dit, je l'ai dit à l'instant, vous êtes toujours à l'antenne de réanimation des a n d e a d Incorporated Show. Et, e u c'était si fou, 89、uh, FM, la radio campus de Trois-Rivières. ç a a f e r m é ta trappe. <rire> non, mais il faut que je donne l é t i c u e t t e Ok, c'est bon. J'ai pas le choix. Et maintenant, avant de passer à、euh, la présentation du deuxième album, du deuxième nouvel album de la soirée, qui est celui de Nile, Sinistros, encore des choix qui sont hétéroclites à nous présenter. Hétéroclites. Oui,、euh... c e s t pas reposant, toi. <rire> ok, c'est correct.、Okay. Euh, j'ai choisi un petit spécial de KBKWA. Quelle belle blague, hein. <rire> oh, il a pédé sur ta gueule sinistro. c e v o i l à J'ai choisi un petit bloc québécois. En fait, Je pense que ça va être encore <rire> un, un petit off. là. Mais c'est pas en québécois, c'est correct de chioler. On va commencer par ça, Superior、là. Enlightenment avec la pièce Digital Holocaust tirée du premier album de Great Obscurantism qui s'enligne pour être un des meilleurs albums québécois de 2009. Selon qui? Ben, selon, selon moi, c'est toute une samnité. Ok, dans le fond. <rire> f a i s ce que je dis, pas ce que je fais. Ben, et puis encore.、Hein? On aura également Insurrection,、yes、East、Sir. et h Opless e Nation, mais tout d'abord Superior Enlightenment. Go. Allons-y. The 1 4 November, the Baptist Industrial, b o i s r i r Metal, in collaboration with Musique Daniel Côté, La p s u r a k et c i 9 present h e b o i s r Metal Fest, 9e edition. 14 groups sur 2 joueurs mettant en vedette The Black d e l i r Murder, Beneath the Massacre, Covadus, u n e x p e c t Toxic Holocaust a n Suffocation. メインの販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販での販売店での販売店での販売店での c 売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売の販売の販売店での販売店の販売での販売店の販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店での販売店で Vendredi midi, p l o n g é dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain l e f e b r e redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De ACDC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, d e e Purple, p Led Zeppelin, Pink Floyd et m o t d e r h e a d ils sont tous à rock classique. Rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de midi à 17h. Le cinéma du Cap est fier de vous offrir un cinéma comme nulle part ailleurs, avec ses sept salles et toutes les primeurs. Le cinéma du Cap offre d'ailleurs un projecteur 3D. Les films projetés jusqu'au temps des fêtes sont Christmas Carol avec Jim Carrey et le très attendu film de James Cameron, Avatar. Le tout en 3D. Le cinéma du Cap offre un son et une image exceptionnelles. Entrez dans le monde du cinéma et vivez l'expérience avec le cinéma du Cap. カタカタカタカタ Deux h e e u quarante r s minutes. Et vous êtes sur le dernier segment de réanimation. Et surtout celui de Sinistros e qui nous quitte à l'instant pour、euh, aller prendre ses petits médicaments. Oui. e s suppositoire. s Des petites pénunes. Docteur, aïe a ï Garde-aune. Monsieur Calon. Aïe <rire> aïe. Docteur, je pense que j'ai un homme à p l a t e Des petites nouvelles pour vous, mon cher <rire> monsieur Caron. Vous en avez deux. <rire> Eh bien, on vient d'entendre, h、uh, Old Plest Nation avec la pièce p r e m o n i t i o n tirée de leur premier album,、uh, b u i l d From Scratch, paru en 2009. On a eu tout avant la formation Sherbrooke Wars e East avec Escape From, tirée d'album Deep Within the Core également paru en 2009. On a eu Insurrection ou Insurrection, comme vous voulez. Ben, C'est drôle,、hein? je me suis t o u j o u r s demandé. C'est les deux? C'est les deux? C'est les deux.、Okay. Oui, k o parce q u ont des t o u r n en e français et des t o u r n en e anglais. Il y, y,、ah, y a i l s bouts qui s'affitent. Avec、euh, la pièce Four More Years、euh, tirée de l'album Prologue paru en 2008. Et on a eu Superior Enlightenment avec Digital Holocaust, paru sur The Great Obscurantism, paru en 2009. Voilà. Et c'est <coughs> <c> <coughs> tout pour moi. <coughs> <Mais> <coughs> ben, va, va, va te soigner. Pour ne pas dire, va donc m chier, t sais. Ben. <laughs> o s、si hey、Non, non, non, non, non, non.、Si、tu soigner. Si... Va chier après. Ok, c'est ça. Si, si tu insistes. Mais non, tu sais que je suis beaucoup plus poli que ça. Bon, c'est ça. Va juste que,、euh, te soulager. Me soulager. Tu m'as-tu r donné mon petit CD, toi-là? On là? va te l'ordonner dans l'instant. <coughs> <hein. coughs> fait que là, toi, tu t'embrasses sur un spécial de、euh, Neil. Ben oui, en fait, on va Neil, découvrir、euh, Neil, Neil, Neil Young. Neil Young. Non, Neil Diamond. <laughs> on、okay. euh, va faire un peu comme dans Asterix,、euh, Mission Cléopâtre. Neil. n e i l Oui, c'est ça.、Euh, ben, en fait, on va explorer quelques pièces.、Euh, quelques pièces. J'espère pouvoir en passer au moins trois, mais bon. Ben, on va écouter avec ça, ouais.、Euh, je vais écouter ça dans mon. Si je t r o u e oui, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le spécial Met en Tous. Met en t en compagnie de Jeff The Beast a l l qui sera parmi nous. Donc,、euh, ça fait déjà un bout de temps. Jeff est pas venu. l ça fait un bout m s Mais ça fait jamais assez longtemps. Bon, s e n n u y a i s t u Pas、oh、bien, bien. OK. Bon, on lui dira. On saura, dire...、oh, saura bien lui dire. o、bon, u a c'est beau. OK, Sinistros. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon, ben, bon retour, mon cher ami. Salut, bye. b y e Sinistros nous quitte parce qu'il est bien malade. Il a attrapé la... La... la peste bubonique. La peste bubonique. Oui, effectivement. Il est doublé de choléra et d'une lèpre très lancinante. En fait, il se désagrège à four à mesure. Qui... <rire> c'est vraiment affreux à voir. Les... Mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs que tu as dans le ventre qui sortent de partout?、Là? Ah, ce sont tes boyaux. r D'accord. sont laits, ils sont nausés à、ah、bon aussi, je dois dire. Tchao, est... sinistro. e、euh, donc, euh, nous poursuivons et terminons cette émission de réanimation avec, e、euh, b essayons au moins d'entendre deux pièces du dernier Nile qui porte le nom Those Whomes the Gods Detest qui est paru aujourd'hui même. On va s'attaper premièrement la pièce qui s'intitule Cafir f et,、euh, nous poursuivrons avec la Ben, la pièce qui a un titre tout à fait intéressant qui est It It h e Dong Incantation.、Euh, si on a une chance, ben, nous irons explorer la pièce Suturances of the Crawling Dead. Mais sinon, on nous r e p r e n d r o n s la semaine prochaine, en fait, quelque part par là. Donc, je vous laisse avec ces pièces de Nile tirées de l'album, je le répète, Those Whom the g o d s Detest, qui e s t selon moi, un très bon album, mais qui n'est pas à la hauteur d e t e p h a l i q u e le précédent, qui était vraiment très, très bien et très plein. Celui-là, Un des nines un petit peu plus sages, peut-être, si sages il peut y avoir dans le b r u t a l Death Metal. Donc, je vous quitte là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour le spécial、euh, Metal Fest 2009. Et puis, tiens, l e i s t o n tous vous faire foutre. Go!